ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور وكل محدثة بدعة وكل, بدعة ضلالة وكل ضلاله وكل في النار أما بعد on commence aujourd'hui le cours avec le sharh du cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, رحمه الله. Et euh on est arrivé à 11e al-shubha ashar. Et le thème de cette bil Les, les, les gens qui essaient de, de justifier ou acceptent, de, de, de, qui prônent le fait que, c'est-à-dire ils veulent défendre le shirk et accepter que le shirk soit pratiqué euh, parmi les musulmans, ceux qui euh, yani sont d'accord avec ce genre de pratiques qui sont au contraire au fondement de la religion, ils ont beaucoup de shubuhat. On a, dit ça de, on a expliqué ça depuis le début du livre. Parmi ces shubuhat, il y a la suivante. Ils essaient d'utiliser le fait qu'au jour de la résurrection, euh, les croyants vont aller voir les différents prophètes pour leur demander d'intercéder en leur faveur pour que Allah subhanahu wa euh, fasse établir le jugement dernier, hein, commence le jugement dernier. Donc, euh, à ce jour-là, les, les hommes vont aller d'un prophète à l'autre jusqu'à ce qu'ils arrivent au prophète Mohammed Sallallahu Alaihi et C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va accepter d'intercéder pour eux. Et qui va donc demander à Allah la permission d'intercéder. Et donc, ils essaient d'utiliser cette histoire, ce hadith qui est mentionné à propos de la réalité de ce qui va se produire au jour de la résurrection, comme preuve pour dire que c'est permis de demander au prophète sallallahu alayhi wa d'appeler le prophète Soraya Sallam au secours après sa mort. Et on sait très bien qu'on euh, doit faire une distinction entre le fait de demander au prophète Sallam durant la vie, comme lorsque les Sahaba euh, étaient avec le prophète Soraya Sallam à son époque et qu'il lui demandait d'invoquer de, de, Allah ou de demander à Allah quelque chose pour eux, ça c'est une chose, de demander au prophète sallallahu sallam au jour de la résurrection lorsque tous les hommes auront été ressuscités ça c'est une deuxième chose et de demander au prophète sallallahu sallam ou à n'importe quel autre prophète une fois qu'il est mort durant cette vie hein? il est absent, il est mort, il est enterré on lui demande et ça c'est ou bien absent comme Isa ibn Mariam, par exemple il est absent Donc ça c'est des exemples de shirk hein, mais eux ils essaient d'utiliser cette ambiguïté là pour créer des, des, des, des, des doutes dans l'esprit des gens pour essayer de leur faire croire que le, que le shirk et le fait d'invoquer d'autres que Allah est permis et ils mélangent donc les trois catégories et souvent on les entend répéter ça on les entend dire que il n'y a pas de différence le prophète il n'y a pas de différence euh, avant sa mort et après sa mort pour eux c'est la même chose les deux Hein, ils essaient de faire croire aux gens qu'il n'y a pas de différence entre le prophète durant sa vie et après sa mort ils disent qu'il peut, il peut aussi bien nous aider quand il était vivant qu'après que sa mort lorsqu'on l'a lorsqu enterré et parmi les arguments qu'ils ramènent pour essayer de défendre ça ou justifier ça c'est qu'ils essaient de dire que le prophète il n'est pas mort dans sa tombe puisqu'il y a un hadith authentique du prophète rancé qui mentionne que les prophètes dans leur tombe sont vivants. D'accord Donc ça c'est un hadith qui est attenté, qui est vrai, les prophètes dans leur tombe sont vivants. Mais de quelle vie on parle hein Parce que ce n'est pas seulement les prophètes qui sont vivants, dans leur tombe. Il y a aussi les martyrs. Allah subhanahu wa il a mentionné ça dans, dans, dans le Coran. « Ne croyez pas que ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah sont morts. Hein » Ils sont, certes, ils sont vivants. Donc, euh, ce n'est pas parce que quelqu'un est vivant après sa mort que ça justifie premièrement le fait de lui demander en dehors d'Allah, puisque ça c'est shirk. Donc, même s'il est, est vivant, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de, de l'invoquer en dehors d'Allah. Ça c'est de un. Deuxièmement, de quelle vie on parle? On parle d'une autre vie qui est différente de la vie d'ici-bas. C'est une vie qu'on appelle en arabe « al-hayat al-barzakhiyya ». Parce que euh, lorsqu'on meurt, on entre dans le barzakh. Et le barzakh, c'est une barrière entre ce monde et le monde de l'au-delà. Donc, c'est comme une, une étape intermédiaire entre notre monde et le jour de la résurrection. Et donc, euh, yani, les règles qui s'appliquent dans le barzakh ne sont pas du tout les mêmes que celles qui s'appliquent dans cette vie actuellement. Et donc, on ne peut pas comparer la vie du Barça avec la vie d'ici bas ou penser que quelqu'un, parce qu'il pouvait faire des choses dans cette vie et qu'il est vivant dans le Barça, que ça voudrait dire qu'il peut faire exactement les mêmes choses et qu'on peut lui demander quelque chose. Parce qu'il est absent, il n'est pas vivant. Et donc, il y a une différence entre le vivant et le mort. Mais ces gens-là, ils, ils refusent de faire la différence entre les deux et il y a plein de preuves que le fait de faire ça c'est du shirk et que c'est quelque chose que les sahaba n'ont jamais fait ils ne sont jamais allés voir le prophète professeur après sa mort, pour lui demander quoi que ce soit et ils ont condamné même ceux qui allaient à sa tombe pour lui demander des choses, pour demander à Allah des choses auprès de sa tombe donc s'ils condamnaient celui qui allait demander à Allah auprès de sa tombe comme le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab l'a dit lui-même, alors que dire de la personne qui va auprès de Satan pour lui demander à lui directement, ça c'est encore pire. Donc, euh, on va lire ensemble les paroles du Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab à ce sujet-là, et puis on va euh, lire le charf du Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz tout de suite après. Donc, le Cheikh euh, Mohammed Ibn Abdul Wahhab, il dit... لهم شبهة نخرى وهي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم نوح ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا والجواب أن نقول سبحان الله أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها كما قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه كما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيرها في أشياء يقدر عليها المخلوق ونحن انكرنا نحن استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بلبيا يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح حتى يستريح أهل الجنة. من كرب الموقف وهذا جائز في الدنيا والآخرة وذلك أن يأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له ادعو الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته وأما بعد موته فحاشا فحشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره Bal ankar al-salaf al-salish ala man qasida du'a Allah عند قبره فكيف في دعائه نفسه صل الله عليه وسلم ده لشيخ إلكسبليك الزيك للمشركون نجاكي اسجد كي كي كي et parmi celles-là il mentionne ce que le prophète a dit du fait que les hommes au jour de la résurrection vont appeler les prophètes à l'aide au jour de la résurrection ils vont aller vers Adam puis vers Nour, puis vers Ibrahim puis vers Moussa puis vers Isa et chacun d'entre ces prophètes et messagers vont s'excuser et ils vont dire que Ils n'ont pas, pas le droit De, de, de prendre cette position-là Ou de demander cette chose-là Que ce n'est pas, pas leur position Puis ils vont aller vers le prophète Mohammed alayhi wa sallam, Et c'est lui qui va accepter Et c'est lui qui va euh, aller Pour demander à Allah wa La permission d'intercéder Donc eux ils utilisent ça Et ils disent Ça, ça, ça c'est la preuve que le fait de, de demander ou d'appeler au secours autre que Allah, ce n'est pas du shirk. De façon générale, comme c'est comme ça qu'ils le disent. Hein? Que, que Ça, c'est la preuve pour eux que d'appeler autre que Allah, ce n'est pas du shirk. Et c'est pour ça que vous, vous allez les entendre tout le temps en train de dire, euh, par exemple, il ils Mohammed. Ils appellent, le prophète Muhammad, et ils appellent. Al-Hassan ou Al-Husayn. Ya Hassan, ya Hussayn. Ou bien euh, d'autres soufis, vont dire, ils vont appeler leur sheikh, par exemple. Ya Abdul Qadir, Al-Dilani. Ou ya Tijani. Hein? Ou ya Rifari. Hein? Ou des choses de ce genre. Donc, chacun il l'appelle son sheikh pour le secourir ou pour lui venir à l'aide. Et des choses de ce genre. Des fois, vous allez voir dans certaines... Comme je suis allé dans une mosquée une fois... C'est une secte soufi un groupe soufi Dans leur mosquée, ils ont écrit sur le mur en grosses lettres il euh, y a Allah sur le mur, puis juste à côté, tout de suite, il y a Donc ils, ils mettent il a Allah sur le mur, oh Allah, puis ils mettent à côté, oh Muhammad. Ça Donc ça c'est du shirk, hein? Comme si tu peux invoquer le prophète sur la scène de la même manière que tu invoques Allah. Pour eux, il n'y a pas de différence. Donc ça c'est euh, parmi les arguments qu'ils utilisent pour essayer de, de dire que ça c'est permis. Euh, il, y a une année, il mentionne ce genre de choses-là. Et le chef, il dit, on répond à ça en disant Gloire à celui qui a scellé les cœurs de ses ennemis. Hein? Comment Il dit parce que le fait d'appeler au secours une créature, hein, une créature quelconque, dans ce qu'elle est capable de, de faire personne ne le nie et on ne, on ne le condamne pas c'est-à-dire le chèque dit le fait d'appeler quelqu'un au secours c'est pas ça le problème parce qu'on ne condamne pas le fait de demander à une autre personne ou à une créature de nous aider dans qu'est-ce qu'elle est capable de faire ça il n'y a personne qui le nie hein? comme il dit comme Allah subhanahu wa ta'ala il le mentionne dans l'histoire de Moussa verset 15 dans surah al qasas lorsqu'il dit que Moussa Euh, un homme a appelé au secours Moussa hein, contre son ennemi il, il dit celui qui était parmi son parti l'a appelé au secours contre son ennemi donc ça c'est la preuve que d'appeler quelqu'un au secours quand on a besoin d'aide ça c'est pas un problème si tu es dans la rue par exemple il y a quelqu'un qui veut te, te tuer ou te, te frapper ou t'attaquer puis que toi tu vois l'autre côté de la rue un policier ou quelqu'un qui est capable de t'aider puis tu lui dis hein, à l'aide au secours ça c'est pas du sh*t et ça y a pas ça c'est pas interdit parce que tu appelles une créature et tu lui demandes de faire quelque chose qui est possible et qu'il est capable de faire hein, ou bien tu appelles 911 avec ton téléphone et tu parles avec, avec la police hein, ou bien tu euh, par exemple, si tu as un chien de garde ou quelque chose comme ça, qui est là <coughs> tu, lui, tu lui dis attaque hein, pour qu'il attaque ce voleur tu, tu, tu, tu demandes l'aide d'un chien pour te défendre, ça c'est une possibilité et ça, ça n'a rien à voir avec le shirk, et ça c'est pas interdit et nous on condamne pas ça hein. donc il faut faire il, il faut, et il donne d'autres exemples le shirk. il dit c'est comme un être humain qui est dans la guerre par exemple Hein, et qu'il qui, il, il euh, est en train de, il est avec son régiment ou bien avec son bataillon ou quoi, et puis que il, lui il couvre une certaine, euh, un certain front, et puis il a besoin d'aide parce que l'ennemi est trop fort ou quelque chose comme ça, donc il appelle son un autre régiment qui est ailleurs pour lui dire viens m'aider, viens me, euh, me me supporter parce que là je suis dépassé par l'ennemi. Donc, il appelle un autre régiment ou d'autres soldats pour venir l'aider à, à là où il est, le front, le, dans le front où il est. Donc, ça c'est un exemple. Donc, ça c'est des exemples qui montrent quelque chose qui est permis, parce que tu demandes à une créature qui est présente, qui est proche et qui est capable de faire quest ce que tu lui demandes, tu lui demandes des choses possibles. Hein? Donc, ça c'est, dans, dans ce cas-là, c'est permis. Il n'y a rien de mal là-dedans et ce n'est pas du shirk. Nous, qu'est-ce qu'on condamne, le dit nous, qu'est-ce qu'on condamne, c'est lorsque quelqu'un euh, appelle au secours dans l'adoration, dans le sens qu'il appelle quelqu'un qui est enterré dans sa tombe parmi les saints ou autre, ou quelqu'un qui est absent, quelque chose qui est absent, comme un ange ou un djinn, hein, ou, euh, par exemple, un prophète qui n'est pas mort, mais qui a été élevé, comme Isaac ou Mariam, par exemple, qui est absent, et qui ne peut pas venir à ton secours dans quoi que ce soit. Hein, donc ça, c'est cher, parce que tu lui demandes quelque chose qu'il ne peut pas faire. Premièrement, il ne peut pas t'entendre. Et même s'il pouvait t'entendre, il ne peut pas venir à ton aide, parce qu'il est dans la terre, il est enterré, il est mort. Et euh, également, qu'est-ce qui est grave aussi Même si c'est quelqu'un qui est vivant mais qui a des kilomètres, comme certains soufis quand ils appellent leur chef pour leur venir en aide, c'est la même chose. Tu, tu demandes à quelqu'un qui a des kilomètres et il ne peut même pas t'entendre. Donc ça implique déjà une autre chose aussi, que tu lui donnes une attribut d'Allah. C'est-à-dire d'être capable d'entendre tout. Tu lui donnes une attribut d'Allah, c'est-à-dire d'être assaméa d'être Samir dans le sens que tu, tu penses qu'il est capable de t'entendre à des kilomètres. Hein? Toi, tu es, par exemple, à Montréal, et ton cher est, est, est, par exemple, euh, en Égypte et toi, tu l'appelles, et tu penses que si tu l'appelles au secours, il va venir tout de suite pour t'aider. Donc C'est certain qu'il y a un problème dans la croyance aussi là-dedans. Parce que si tu ne croyais pas ça, tu, tu n'allais pas lui demander. Hein? La même chose pour ceux qui invoquent les morts et qui demandent aux morts S'ils si ne croyaient pas qu'ils pouvaient les entendre, ils, ils ne leur auraient pas demandé. Hein? Donc ça, ça implique ce genre de choses. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala dit dans le Coran, ⁇ Inte drohum la yesma akum. ⁇ Voilà, vous Hein, ils ne, ils ne, si vous leur faites des invocations ils ne vous entendent pas et même s'ils pouvaient entendre ils ne vous auraient pas répondu et au jour de la résurrection ils vont renier les invocations que vous, que, que vous leur adressiez hein, donc ça c'est un exemple et euh, aussi si tu leur demandes quelque chose que seul Allah est capable de, de leur donner hein, même si c'est quelqu'un qui est vivant tu demandes par exemple à une personne, de te, de, par exemple, de te donner un enfant, ou de faire en sorte que tu sois enceinte. Ça, tu demandes à quelqu'un comme ça, euh, quelqu'un n'est pas capable de faire ça, c'est-à-dire, tu vas demander à un mort, tu vas demander à un vivant, ce n'est pas quelque chose qui, qui va arriver comme ça, euh, quelqu'un n'a pas le pouvoir de donner un enfant à quelqu'un, ou bien de lui donner la santé. Tu vas invoquer un saint ou un mort ou un cher, tu lui dis de te donner la santé. C'est Allah qui guérit. C'est Allah, Allah qui guérit. Donc tu peux pas demander ça. Ou bien demander par exemple euh, de guider les cœurs de quelqu'un. La guidance, tu ne peux pas la demander à personne d'autre que à Allah. Donc, si tu euh, invoques quelqu'un, tu l'appelles, tu, tu, tu appelles un mort, tu dis guide, guide moi ou guide telle personne ça, même si euh, ya la personne pouvait t'entendre, ça c'est du shirk parce que c'est quelque chose que seulement Allah est capable de faire, hein, donner la guidance, ou bien de pardonner par exemple. Tu demandes à une créature de te pardonner, comme à ton cher ou quelque chose comme ça, tu t'a fait un péché entre toi et Allah, puis tu demandes à cette créature-là de, de te pardonner ton péché, ou de te faire rentrer au paradis par exemple. Seulement Allah a pu te faire entrer au paradis Tu ne peux pas demander ça à une créature ou de te protéger de l'enfer Il n'y a pas une créature qui peut te protéger de l'enfer C'est seulement Allah Donc si tu demandes à une créature quelconque quelque chose que seul Allah est capable de donner ça rentre dans le shirk aussi Donc ça c'est un autre point aussi qui est important à comprendre Mais si tu demandes à une créature qui est présente et qui est vivante Qui, qui est là et qui est capable de t'aider dans quelque chose que les créatures sont capables de faire habituellement dans ce cas-là, il n'y a pas de problème ça, ce n'est pas du shirk donc les, les, les soufis, parfois ils ne font pas la différence entre ces choses-là et pour créer des shubuhat dans l'esprit des gens ils mélangent entre ces choses-là et donc ils vont dire aux gens ah mais si vous dites que d'appeler au secours quelqu'un, c'est shirk dans ce cas-là, on est tous des mouchriquines parce qu'on on appelle tous les, les, les, les quelqu'un pour nous aider de temps en temps Donc, donc, ça veut dire que ça vous dites, si vous dites que c'est shirk, dans ce cas-là, on est tous des Non. On distingue entre le fait d'appeler quelqu'un qui est vivant et qu'on lui demande quelque chose qu'il est capable de faire, il est présent, il nous aide, ça c'est une chose, ça c'est pas shirk. et quelqu'un qui appelle un mort et qui lui demande euh, quelque chose qu'il n'est pas capable de faire ou quelque chose qu'il qu qu aurait pu faire quand il était vivant, mais que maintenant il est mort, donc... Euh, ce n'est pas possible, c'est « shilf » dans ce cas-là. Euh, Donc, euh, le Cheikh dit euh, Donc, si on a dit ça de façon, euh, que cette, si cette chose-là chose a été euh, confirmée, maintenant on a compris ça. Alors, il faut savoir que le fait d'appeler les prophètes au secours au jour de la résurrection, hein, et qu'on veut qu'ils invoquent Allah, pour que Allah établisse le jugement, pour que les gens puissent être reposés au jour de la résurrection, de, de, de la, de, du fait d'être debout et d'attendre. On sait que le jour de la résurrection, l'attente dure pendant 50 000 ans. Hein, donc, pendant 50 000 ans, et le soleil est à une très courte distance de nos têtes, Et les gens sont noyés dans leur sueur. Certains sont avec de la sueur jusqu'à leurs leur, euh, genoux, d'autres jusqu'à leur taille, d'autres euh, à, à d'autres hauteurs. Et il y en a même qui se noient dans leur, dans leur sueur. Et euh, ce jour-là, on sait que les, gens, les hommes sont debout hein, et que euh, et, et tout le monde est tel que Allah les a créés la première fois, c'est-à-dire qu'ils sont nus et ils sont incirconcis. Et, euh, ils n'ont pas de chaussures dans, leur, dans leurs pieds. Donc, tout le monde, ce jour-là, est tel que Allah les a créés la première fois. Donc, <coughs> donc ça veut dire que c'est un jour qui est difficile. Et c'est pour ça que les hommes, quand ils attendent, eh bien, ils souhaitent que ça, ça, cette, cette difficulté-là passe. Et donc, la seule manière de, de, de faire en sorte que ça, ça avance, la situation, c'est de, de, de demander à un des prophètes pour qu'il intercède auprès d'Allah, parce que personne n'ose s'adresser à Allah, hein, ou demander quoi que ce soit à Allah, et donc il demande ce jour-là à des prophètes, et chaque prophète refuse, jusqu'à ce qu'ils arrivent au prophète Mohammed, ce jour-là, qu'il accepte, et euh, pour qu'il qu soit finalement reposé de cette longue attente et de cette attente difficile au jour de la résurrection. Donc ça, dans ce cas-là, c'est permis, puisqu'ils sont vivants tous ensemble. Et le prophète Sassam, sera là, vivant, avec les autres, avec les, euh, avec les autres êtres humains qui vont euh, attendre ce jour-là. Donc, c'est permis de demander à, à quelqu'un qui est vivant et présent, quelque chose qu'il est capable de faire dans cette dunia lorsqu'il est là ou dans l'au-delà, au jour de la résurrection, après qu'on soit ressuscité, puisqu'on sera vivant à ce moment-là. Euh, et donc, le cheikh il dit que c'est comme l'exemple aussi de quelqu'un qui est un homme pieux, hein, qui est présent, qui est vivant près de toi, puis, euh, et Annie, il, il vient, il s'assoit à côté de toi, et il entend ta parole, et puis tu lui dis, fais un doa pour moi, demande à Allah pour moi qu'il qu'il m'aide ou qu'il me facilite telle ou telle chose et la personne elle dit d'accord puis là elle fait un à pour toi donc ça c'est permis ça il n'y a pas de problème et euh, le, les compagnons du prophète ils demandaient au prophète au messager d'Allah de faire des invocations pour eux durant sa vie hein? ça c'est correct mais après sa mort hein, jamais il n'allait faire Une chose pareille, il n'allait jamais demander quoi que ce soit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, près de sa tombe. Même qu'il condamnait, hein, les salaf salih, il condamnait toute personne qui se tournait, euh, yani, comme si qui allait près de la tombe du prophète, sallallahu sallam, pour demander à Allah. Il condamnait celui qui faisait ça. Alors, que dire de celui qui invoque le prophète, sallallahu alayhi sallam, lui-même Ça, c'est encore pire. Ça, c'est « shirk ». Donc, ça, c'est la fin du passage de la parole du sheikh Mohammed bin Abdul Wahhab. Maintenant, on va lire la parole du cheikh Ibn Baz à propos de cette explication-là. Le cheikh Ibn Baz, dit, « فإن الإنسان إذا اعتاد الباطل صعب عليه التخلص منه وصار يتطلب الشبه التي تبرر عمله ويتعلق بخيط العنكبوت ويقولون لماذا تنكر علينا دعوة الأنبياء لماذا تنكر علينا دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات والناس يوم القيامة يستغيثون بآدم وبنوح وبإبراهيم وبموسى وعيسى حتى يشفعوا لهم عند الله هذا يدل على جواز الاستغاثة بالمخلوقين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الناس يوم القيامة أنهم يستغيثون بآدم وبنوح وبإبراهيم وبموسى حتى يشفعوا لهم فيقال لهم سيقال يقول المؤلف رحمه الله سبحانه من طبع على a cause du peu de science qu'ils ont et cause de Il, euh, Yannick, étant donné qu'ils sont remplis d'ignorance, et également parce qu'ils ils ont été habitués d'entendre des faussetés. Donc, lorsque quelqu'un devient habitué d'entendre des faussetés, ça devient difficile pour lui de s'en débarrasser, puisqu'il l'a toujours entendu, comme si c'était quelque chose de normal ou de vrai. Et il commence donc à essayer de chercher des, hein, des, des ambiguïtés et des shubuhat, hein, des semblants de, de preuves, pour essayer de justifier euh, son action et ils s'accrochent à des, euh, des euh, fils d'araignée, à des toiles d'araignée pour essayer de se protéger, pour se, de se défendre. Mais, bien entendu, ce sont des arguments qui ne tiennent pas. Euh, ensuite, le chef il et ils disent, pourquoi vous condamnez le fait qu'on invoque ou qu qu'on euh, appelle les morts et qu'on le, qu les appelle au secours qu'on appelle les, les morts au secours, alors qu'au jour de la résurrection, les hommes vont demander à Adam et à Nour et à Ibrahim et à Moussa et à Isa pour qu'ils euh, intercèdent pour eux auprès d'Allah. Et ils disent que ça, c'est la preuve qu'il est permis de, de demander au secours, de demander, aux les créatures, de demander aux créatures de venir à notre secours. Euh, et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a informé que qu'au jour de la résurrection, euh, les, les hommes allaient demander, euh, au secours, appeler au secours Adam, puis Noor, puis Ibrahim, puis Moussa, pour qu'ils intercèdent pour eux. Le Cheikh, dit, on leur répond, comme l'auteur a dit, le Cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab a dit, gloire à celui qui a scellé le cœur de ses ennemis. Le, le fait d'appeler au secours un vivant n'est pas comparable ce n'est pas la même chose que d'appeler au secours quelqu'un qui est mort. Et le fait d'appeler au secours quelqu'un qui est présent, ce n'est pas la même chose que d'appeler au secours quelqu'un qui est absent. Et il y a une différence entre les deux. Hein? Et le sheikh, il dit, « Les gens qui ont la paix et les mou'minons se sont en Adam et en Nouh et en Ibrahim dans les années qu'ils se sont en train pour eux, en train de se faire. من ظل الموقف وهذا جائز في الدنيا والآخرة تقول لإنسان اشبع لي عند فلان بكذا أغثني من كذا وهو يقدر سلفني كذا أقرضني كذا هذا لا بأس كما يقع في الحرب أصحاب الحرب يتعاونون يقول له عندك الجهة الفلانية احفظها وعندك الجهة الفلانية والآخر يقاتل في, جهة الأخرى في الجهة الأخرى ويتعاونون ويتواسون بحرب الأعداء وهذا في معنى قصة موسى لما استغاثه الذي من شيعته استغاث موسى على إسرائيل استغاثه على القبط فأغاثه موسى فوكزه فقضى عليه Donc le cheikh donne des exemples. Il dit, au, au jour de la résurrection, les, croyants, les hommes et les croyants vont demander aux prophètes Adam et Anuur et à Ibrahim des choses qu'ils sont capables de faire à ce, ce moment-là. Et ce n'est pas quelque chose qu'ils demandent, qu qu euh, qu'il est impossible pour eux de faire, dans le sens que qu'ils ne sont pas capables de le faire. Hein? Et l'intercession. C'est dans le but de, de faire en sorte que Allah repose les gens de l'humiliation de l'attente au jour de la résurrection et de rester en attente, debout, pour que le jugement commence. Et ça, c'est quelque chose qui est permis dans la dunya et dans l'au-delà. C'est-à-dire de demander à quelqu'un qui est là et qui est présent et qui est capable de t'aider, de faire quelque chose pour toi. Ça, pas ce n'est pas interdit dans l'islam. <coughs> Euh, tu dis à quelqu'un par exemple « Intercède pour moi auprès d'un tel qui est vivant. » Ou bien « Aide-moi contre telle ou telle chose. »« Viens à mon secours contre telle ou telle chose. » Tu es en train de te noyer, tu es dans l'eau. Et puis tu vois des gens sur, la, sur, la, sur le bord de, de, de l'eau. Et tu cries, hein? tu les appelles, tu dis « Venez m'aider. »« Au secours, je, me, je suis en train de me noyer. » Eh bien, les gens, ils viennent, ils vont sauter dans l'eau, ils, ils vont te lancer quelque chose pour te tirer hein, de l'eau. Donc, ça, c'est permis, ce n'est pas du shirk, hein, parce qu'ils sont capables de faire. Mais si tu es dans l'eau en train de te noyer, et puis que, au lieu d'appeler Allah, s'il n'y a personne d'autre, au lieu d'appeler Allah, tu appelles les saints, ou les prophètes, ou les morts, eh bien, qu'est-ce qu'ils pourront rien faire pour toi Et ça, en plus, c'est du shirk. Donc, il euh, y a une différence entre les deux. Et euh, le shirk, il donne un autre exemple, il dit, euh, si tu demandes à quelqu'un qui est là, qui est présent, tu dis prête-moi telle ou telle chose, prête-moi de l'argent ou prête-moi quelque chose, ça c'est pas, pas interdit, il n'y a pas de problème. Ou bien, euh, qu'est-ce qui se passe dans la guerre par exemple, lorsque les gens s'entraident entre eux dans la guerre, il y en a qui sont sur tel front et euh, l'autre dit bon toi tu vas être sur le, sur ce front là euh, pr préserve ce front et moi je vais être sur l'autre front et euh, tu vas m'aider ou bien euh, quelqu'un dit par exemple euh, comme dans l'exemple de Moussa Al salam lorsque la personne qui était du parti de Moussa Al salam il se battait contre euh, quel, quelqu'un qui était du peuple de Moussa euh, du peuple de Feraon donc ils étaient en train de se battre entre eux et il a appelé Moussa au secours mais Moussa était juste à côté hein, il n'a pas appelé un, un prophète qui était mort pour euh, qu'il lui vienne euh, en aide non il a appelé un, un prophète qui était vivant qui était là en présent hein, Moussa alayhi salam et il est venu Et il a frappé son ennemi et il l'a tué hein, tellement il a frappé fort. Et donc euh, ça c'est quelque chose que Moussa était capable de faire puisqu'il était présent. Il était capable de le faire. Il était fort. Donc euh, le cheikh il dit. <titrage> <titrage> اكفني من شره او من هذا السبع يعني معه سلاح يرميه به او يضربه بشيء هذا لا بأس به ما فيه شيء هذا, فيه هذا شيء حاضر هذا شيء حاضر او بمكاتبة انسان رائب يكاتبه يكتب له كتاب يقول له ارسل لي كذا <myslou> uh, naam. Donc, le chayf, il dit, c'est comme si tu dis aussi A uh, un tel ou un tel Zayid ou Amr Tu dis uh, Protége-moi ou viens à mon secours Contre ton, serv ton servant Ou bien contre ton, ton, ton enfant Ou uh, préserve-moi Contre le mal de telle ou de telle bête sauvage ou bien euh, donc toi tu, tu viens avec quelque chose un arme ou un épée ou un bâton, une lance et puis tu, tu, tu, tu viens la frapper cette bête pour que euh, elle, elle, elle ne t'attaque pas ça c'est un exemple de qu'est-ce qui est permis si quelqu'un qui est là, il peut t'aider euh, il dit ça, il n'y a pas de problème de même que euh, quelqu'un, tu lui écris il n'est pas là Avec toi, sauf que tu lui écris une lettre et tu lui dis dans la lettre, envoie-moi telle chose, ou prête-moi quelque chose. Hein? Ou tu l'appelles au téléphone. Hein? Tu prends ton téléphone puis tu l'appelles. Tu lui dis, est-ce que tu peux m'envoyer telle ou telle chose Ça n'y a pas de problème. Euh,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 ou à une montagne, ou à un arbre, ou à une roche, hein, et qu'on demande la protection, ou l'aide, ou le secours de ces choses-là. Ça, c'est du shirk. C'est exactement la même chose que ce que faisaient les mushrikoun, les idolâtres, à l'époque du prophète, et avant. Ou bien qu'on appelle des êtres qui sont absents ou invisibles, comme les anges ou les djinns, et tu, les, tu leur demandes leur protection. Ça, c'est du shirk, comme ce que faisaient les moucherikoun, ou bien, y des choses de ce genre, semblables. Donc, ça, c'est des choses qui ont été condamnées par les messagers d'Allah, par les prophètes d'Allah, et les gens qui appellent au bien, ils ont toujours condamné ça. hadirin, qadirin bilmukatabati ou bilwasiyyati يتصل به يقول له كذا وكذا أو بالهواتف كما يحصل الآن الهاتف هذا ممكن ليس بغائب وهذا حاضر يكلمه بالهاتف مثل ما يعني يكلم الحاضر أو يكتب له كتاب يقول له سلفني كذا أو أقردني كذا أو اشتري لي كذا لا بأس فرق بين هذا وهذا أما كونه يأتي إلى الميت يقول انصرني أنا في حزبك أنا في حزبك أنا في جوارك هذا شرك هذا شرك المشركين أو يسجد له أو يسبح له أو يستغيث به أو الغائب أو الجن يفعلون كذا أو يا جبريل أغثني أو يا إسرافيل أغثني غائبون عنا لا يحضرهم ولا يشاهدهم ولا يسمعون ولا يسمعون كلامه هذا هو الذي فعله المشركون وهذا هو الشرك الأكبر وهكذا مع الشجر أو الصنم هذا أقبح وأقبح أو أو مع النجوم أقبح وأقبح نسأل الله العافية ووفق الجميع ووفق الله الجميع. Euh, le chef il, il dit, donc, euh, en, donc on a mentionné les exemples de qu ce qui est condamnable, comme celui qui demande à un mort, ou demande à une montagne. Et une âme. Donc, euh, comme je disais, quest ce qui est condamné, c'est d'appeler un mort, ou d'appeler <coughs> quelque chose en dehors d'Allah, qui, qui, qui est absent. Euh, qui est mort ou qui peut pas venir à, qui peut pas venir à notre secours, qui peut pas nous aider. Parfois, qu'est-ce qui arrive de la part des mouchriquines et de, de, des gens qui euh, supportent ce genre de, de shirk, euh, c'est qu'il y en a qui vont dire « Ah, j'ai appelé tel ou tel shirk, ou tel ou tel imam, ou tel ou tel wali, ou tel ou tel saint, et il, il est venu et il, il il est apparu devant moi, puis il est venu il m'a aidé. » Et ça, des fois, c'est des choses qui arrivent de la de, dans le sens que, euh, eux, ne réalisent pas que le shaitan est en train de jouer des tours à ces gens euh, de leur jouer des tours c'est que en fait le shaitan, hein, le djinn, il vient et il prend l'apparence de ce shair et il leur apparaît alors qu'il est mort même euh, il peut être euh, apparu même il peut apparaître devant la tombe de ce shair donc la personne elle est là elle voit le chef qui apparaît devant lui et elle, il ya un qui lui dit qu'est ce que tu veux demande moi je vais, je, vais te, je vais te le faire bien je vais le faire pour toi bien je vais t'aider donc là la personne elle s'imagine que le chef il est vraiment vivant qu'il est vraiment capable de l'aider et donc il, il, il, il, il s'imagine que euh, que ça s'est permis ou que ça c'est euh, impossible, est possible à chaque fois qu'il va demander à un mort, le mort va venir l'aider ou des choses comme ça et tu retrouves ça dans les paroles de ces, de ces soufis là, dans leurs livres. ils mentionnent des exemples comme ça ils disent, j'étais à telle place j'ai demandé, demandé l'aide de mon cher ou d'un cher et euh, j'allais me noyer puis il est venu, il est apparu en volant il m'a sauvé dans l'eau puis il m'a amené quelque part pour me sauver des histoires comme ça donc ça c'est le Shaytan qui fait ça qui leur joue des tours, pour essayer de leur faire croire que le shirk c'est correct. Donc, il ne faut pas se laisser tromper par ce genre de, de choses, de ce genre d'histoire. En ce qui concerne celui qui demande le secours de quelqu'un qui est vivant, et qui est présent, qui est capable, ou qui est absent, mais tu lui demandes par écrit, ou par euh, envoi, tu lui envoies un message... Euh, ou par téléphone comme c'est le cas aujourd'hui, ou bien par internet, t'envoies un, un email mail ou des choses comme ça, bon, ça c'est permis. Hein. Parce que quand tu parles au téléphone, ou bien tu parles euh, par des moyens de communication comme ça, eh bien la personne n'est pas absente dans ce cas-là, elle est présente puisque tu es en train de lui parler en temps réel, hein. donc si elle est capable de t'aider, elle va le faire, elle va t'envoyer ce que tu lui demandes. Ou tu lui demandes par exemple, Euh, « Envoie-moi quelque chose euh, »,« Prête-moi quelque chose »,« Achète-moi quelque chose », il n'y a pas de problème pour ça. Donc, il y a une différence entre le fait d'appeler quelqu'un qui est présent, et qui peut nous entendre, qui est capable de nous aider dans ce qu'il qu est capable de faire, et de, de, de demander à un mort, hein, ou quelqu'un qui est absent, ou quelque chose qui est absent. Donc, si tu demandes, par exemple, à un mort, tu lui dis « Aide-moi, viens à mon secours », je suis, en ta présence, je, Yanni, tu, je suis en ta présence, je suis près de... Yannick, viens m'aider, viens m'aider, sauve-moi. Ça, c'est le chef des Mouchikins. Ou bien tu te prosternes devant devant lui ou devant la tombe, hein, devant sa tombe, tu sacrifies des animaux devant sa tombe, tu l'appelles au secours, tu appelles quelqu'un qui est absent comme un djinn. Hein, Ou bien tu invoques un ange, tu appelles un ange comme Djibril, « Oh Djibril, sauve-moi Oh Israfil, sauve-moi » ou des choses comme ça, tu appelles des, des êtres invisibles. Mm -hmm. Donc, euh, ces êtres-là sont absents et ils ne peuvent pas nous aider. Et même les anges, les anges tu ne peux pas les invoquer et leur demander de sauver parce qu'ils ne peuvent pas t'aider. Sauf si Allah leur ordonne de le faire. <coughs> Donc, tu dois demander à Allah l'aide et non pas aux anges. Mais les anges ne peuvent rien faire pour toi sans la permission d'Allah et sans l'ordre d'Allah. Donc, si tu veux la protection d'Allah, appelle et demande à Allah. demande pas la protection ou l'aide des créatures. Donc, où est le problème là-dedans Le problème, là problème est-ce que c'est d'appeler Allah seul Et c'est ça qui vous dérange, qu'on qu appelle les hommes à appeler Allah seul hein? Ça ne vous satisfait pas qu'on appelle Allah seul Vous voulez absolument qu'on appelle des créatures au lieu d'appeler Allah seul Donc ça, c'est l'attitude des Mouchikou. Ils ne veulent pas qu'on appelle Allah seul. Ils veulent qu'on appelle absolument d'autres créatures avec Allah. Et ça, c'est le travail du Shaitan. C'est ça. Donc on a mentionné ça. Donc on ne peut pas appeler des êtres qui sont absents, qui ne sont pas présents, qui ne nous entendent pas et qui ne sont pas témoins, qui n'entendent pas notre parole. Euh, et ça, c'est ce que font les Mouchrikoun. Et ça, c'est du chef majeur. De même que celui qui le fait avec les arbres, avec les idoles, ça c'est encore plus laid. Ou bien avec les étoiles, par exemple. Quelqu'un qui invoque les étoiles, qui appelle les étoiles au secours, la même chose. Ça, c'est encore plus laid. Donc, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Ça, c'est la fin du cours 16. Et... Euh, On va le prochain cours, ça va être le cours 17. inshallah, c'est le der, ce sera le dernier cours. Donc le dernier cours, ce sera le cours 17 la semaine prochaine. Après, on commencera un nouveau livre. Je vais faire l'annonce euh, du, du prochain livre euh, au prochain cours, inshallah. BarakAllahu fiikumu Jazakum Allah Khairan wa Salam wa Rahmatullahi wa Barakatuh. à Vendredi prochain ou samedi ou dimanche, inshaAllah. Assalamu alaikum warahmatullahi